à ma gauche, 8 second à droite et pour l'environnement au milieu. Donc, c'est moi qui suis sur le rôle ce matin, je devais l'être il y a 3 semaines honnêtement, euh, je l'ai fui parce que j'avais toutes sortes d'excuses, je me suis fait taper sur les doigts, j'ai dit je le reprendrai à la fin de l'année. Sauf que Omar a décidé de partir en vacances. Il m'a annoncé la semaine passée que, écoute, il y a une place pour, si tu veux, enseigner. Je n'ai pas eu le courage de dire non à Christian une deuxième fois. <rire> J'ai dit oui. Donc, on va rester dans, dans Mathieu, encore une fois. Mais ça vaut la peine de, de, de remettre les... les... les enseignements dans le contexte de l'évangile qu'on a vu depuis le commencement, depuis le début de l'étude. Ce qu'on a vu depuis le début, c'est que le désir qu'il y a dans le cœur de, de Matthieu, c'est de présenter, c'est de peindre Christ dans le cœur des Juifs comme le Messie, le roi qu'ils attendent. Et c'est ça qu'on vient de chanter tout à l'heure. Ce qu'on vient de chanter, il veut que les juifs le comprennent. Alors, pour le faire, c'est ça l'objectif ultime. Pour le faire, on a vu avec Jean-Claude dans un premier temps qu'il va présenter la généalogie de Jésus-Christ. Sa lignée royale, il descend de David, du trône de David, en vertu des promesses que Dieu a faites à David. Il est né par la vertu du Saint-Esprit. la Vierge ayant enfanté d'un fils, conformément aux Écritures, à la prophétie qui avait été faite. Après sa naissance, on l'a vu une visite qu'il a reçue, des mages venus d'Orient, qui sont venus lui rendre visite avec des présents, l'encens, de l'or, de l'argent, des présents de rois. Okay? Suite à cette visite, on l'a vu partir en Égypte avec son père, sous... La volonté de Dieu, avec, euh, pas son père, avec euh, Joseph et sa mère. <rire> suite son père adoptif, suite à un avertissement qui est venu du ciel. Parce que Hérode allait chercher à le faire mourir. Du retour en Israël, au lieu que Joseph aille s'installer de nouveau à Bethléem, d'où il est né, la ville de David, Encore une fois, divinement averti, il est venu s'installer en Galilée pour que les Écritures s'accomplissent dans une ville appelée Nazareth. Nazareth. Alors, de là, il va monter, se faire baptiser par Jean-Baptiste qui lui était en Judée. Pas monter, il va descendre en Judée. Et qui baptisait dans le désert de Judée. Il va être baptisé. Suite à son baptême, il va être tenté dans le désert par le diable. Il va vaincre la tentation. Et lorsqu'elle apprend la mort de Jean-Baptiste, il décide de retourner à Nazareth. Mais au lieu de rester à Nazareth, il quitte, et vient à Capernaum. Et de là qu'il commence à prêcher l'évangile à Capernaum en disant, « Repentez-vous, le royaume des cieux est proche. » Après, on a vu le discours du trône, ou le serment sur la montagne, où le roi présente son royaume. l'attitude de cœur des citoyens de son royaume, qui nous sommes. Après le discours du trône, on est entré dans Jésus qui va de village en village, des villes en ville pour annoncer la bonne nouvelle, prêcher l'évangile, annoncer la nouvelle du royaume des cieux selon ses paroles, guérissant toute maladie et toute infirmité. Donc il se fait connaître, les gens viennent après lui, les gens le suivent, Quand on arrive au chapitre 10, là, c'est tellement nombreux qu'il dit à ses disciples, écoutez, la moisson est grande. Priez le Père qu'il envoie des serviteurs dans sa moisson. On l'a vu envoyer ses disciples qui vont faire le même travail que lui. On l'a vu faire une espèce de bilan au niveau du chapitre 11 quand il reprend les villes qui entendent l'Évangile mais qui ne veulent pas se repentir. On a vu Bethsaïda, Corazan, Capernaum. Leur dit, si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits ailleurs, dans Sidon, à Sodome, il y a longtemps, ils se seraient repentis en prenant le sac et la cendre. On l'a vu appeler les foules, venez à moi, toujours dans le chapitre 11, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Prenez sur vous mon jour, parce que je suis doux et humble de cœur, et vous retrouverez du repos pour vos âmes. Car mon doux est doux, mon jouet est doux et mon fardeau léger. Bon, quand on arrive au chapitre 12, c'est là que ça commence des affaires compliquées. Pourquoi Parce que là, Jésus est populaire, les juifs n'aiment pas ça. Ce qui se passe, c'est que ça commence l'opposition. Ce matin, on est dans 16, on est toujours dans un contexte où Jésus rencontre de l'opposition. D'abord par les juifs qui résistent, et Guillaume a mis ça en évidence la semaine passée, sadducéens, pharisiens. Jésus parle, les uns perdent leurs disciples, ils, se viennent, ils viennent à Jésus, les disciples des sadducéens, les disciples des pharisiens, puis euh, ils se font un ennemi commun. Bon, et les juifs n'aiment pas ça. Donc, il y a de l'opposition, on a vu les, les reproches, pourquoi tu disparages des épis, toutes, toutes sortes de raisons pour faire des reproches à Jésus. Il y a eu de l'opposition de la part des juifs, il y en a de la part de sa famille aussi, n'est-ce pas? Ses frères et sœurs ne croient pas en lui. On a vu avec Gilles, les juifs, sous le poids de leur tradition, ajoutent des affaires dans la parole de Dieu. Et quand on arrive au chapitre 16, c'est encore de l'opposition, ok? Et le contexte, compte tenu de ce tableau, on, on regarde les événements les uns après les autres, mais il faut les garder dans leur contexte. L'évangile va grandissant en Israël et les hommes n'aiment pas ça. Ils s'opposent à Jésus-Christ. Que ce soit la société, que ce soit la famille, et ce matin, on va regarder un cas. Ce sont au sein de ses propres disciples. Il euh, euh, y a de la résistance aussi, donc on va rester dans Matthieu 16. Encore, c'est Guillaume qui a enseigné la semaine passée, mais moi je fais suite à l'enseignement de Jean-Claude, c'est toute une énigme. Mais après ça, ça redevient normal, je, peut-être, j'espère. On ne promet rien en janvier. Tout à ah, la nouvelle année, tout redevient normal. Donc on est dans Matthieu 16. Je vais le lire en français courant, même si je le comprends mieux dans 8 secondes. Ah, c'est seulement ça, Merci. Donc, on va lire 16, de 21 à 28, mais ça se peut que je parle jusqu'à 26, 27. Je commence à 16, 21. Oui. Vous vous souvenez, Jean-Claude a beaucoup parlé sur euh, la question que Jésus va poser à ses disciples. Euh, qui dit-on que je suis? Les gens disent que tu es ci, tu es ça, Élie, l'un des prophètes. Mais oui, mais et vous qui dites-vous que je suis? Tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. Vous vous souvenez de ça? Suite à cette réponse-là, on va voir euh, ce qui se passe. Ok Je commence à 21. À partir de ce moment-là, Jésus commença à exposer à ses disciples qu'il devait se rendre à Jérusalem y subir de cruelles souffrances de la part des responsables du peuple, des chefs, des prêtres et des spécialistes de la loi. Être mis à mort et ressusciter le troisième jour. Alors, Pierre le prit à part et s'est mis à lui faire des reproches. Que, en préserve, que Dieu t'en préserve, Seigneur. Dans huit secondes, là, ça vous dit, ils vont dire euh, adieu, ne, adieu ne plaise. Je ne sais pas si ce semeur est bon, là, mais ce mer nuant. Ce mer dit que Dieu t'en préserve. Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais le point clé, c'est ça. Cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retournant, lui dit, arrière, Satan, éloigne-toi de moi. Tu es pour moi un obstacle. Ou dans celui second tu mets en scandale. Oui, c'est ça. Car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, ce sont des pensées de toute humaine. Puis, s'adressant à, à ses disciples, Jésus dit Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui est préoccupé de sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la trouvera. Si un homme parvient à posséder le monde entier, à quoi cela lui sert-il c'est le Père sa vie? Et que peut donner un homme pour, ach pour acheter sa vie? Le fils de l'homme viendra dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il donnera à chacun ce qui lui auront valu ses actes. Vraiment, je vous l'assure, plusieurs de ceux qui sont ici ne mourront pas avant d'avoir vu le fils de l'homme venir comme roi. C'est mieux dans lui, second, hein? <rire> voilà, je pense que si on commence à être d'accord dès le début, c'est bon. Ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va essayer de regarder ce qui se passe ici. Je vous ai dit qu'on est dans un contexte où Jésus avance. Il est venu non pour faire sa volonté, mais la volonté de son Père, mais il rencontre beaucoup d'opposition, beaucoup de résistance. Et je vous apprends rien. Vous savez jusqu'où ça va aller. Ça va grossir. Ça va finir qu'ils ils vont le crucifier finalement. Okay? Mais ici, il s'agit de Pierre. Pierre, c'est quand même un personnage qu'on aime tous. Parce qu'il nous représente énormément auprès de Jésus. Il, a, il, il, il, il réagit comme on aurait réagi. On l'aime beaucoup. Essayons juste de comprendre ce qui se passe ici. Ce qu'il vit et ce que Jésus répond. Dans ce contexte où... Il y a de la résistance, de l'opposition par rapport à la personne de Jésus, par rapport au plan de Dieu pour la, pour la vie de Jésus. Donc, Jésus au verset 21 expose, il explique aux disciples le plan de Dieu pour lui. Le plan de Dieu et la volonté de Dieu pour lui, c'est qu'il meure, qu'il aille à Jérusalem, qu'il meure et qu'il ressuscite des morts. Oublions le ressuscite là, parce que les disciples ne le comprennent pas. C'est écrit qu'ils ne le savent même pas, ça veut dire quoi? Ils ne le comprennent pas. Mais ce qu'ils sont capables de comprendre, c'est que Jésus va souffrir, il va mourir. Ressusciter, ils se demande, ça veut dire quoi, ressusciter? Quelque part, ils se le demande, mais ils ne demande pas à Jésus. Demande qu'est-ce qu'il veut dire? par Ressusciter, ça veut dire quoi, ressusciter des morts? Mais ils sont capables de comprendre que qu'ils restent accrochés à ça. il va mourir. Là, ils sont accrochés à ça, il va mourir. Il va souffrir. parlons un peu de Pierre, OK Est-ce que honnêtement Pierre aime Jésus Pourquoi Dans les écritures on va faire comme avec Christian là, donnez-moi des versets. Pourquoi Dans les écritures, qu'est-ce qui vous fait dire qu'il aime Jésus Des événements par exemple, des événements, pas nécessairement le verset là, le texte, les événements. Oui, Valérie. Il est sorti de la barque sur les paroles de Jésus pour marcher sur l'eau. Il avait confiance en Jésus. Il a, il est sorti de, de, au milieu de la mer avec du vent, avec des vents contraires à la, à la navigation. Jésus lui dit Viens. Il est sorti de la barque. C'est un événement. Je l'avais même pas vu. Vite, Jean-Claude. Amen. Quoi, par exemple? Il a tout laissé pour le suivre. Oui? Il le suivait partout. La pêche, là? J'arrive. Non. Pierre. Ne me mêle pas, Christian. <rire> Vas-y. Oui. Oui. Oui. Oui. Il le dit de sa bouche qu'il aime. Il aime avant de le régner, il aime après l'avoir régné encore. C'est important ça. Il le dit de sa bouche qu'il aime. Et sur le miracle, c'est important parce que c'est avec ça qu'il nourrit sa famille. Il est sur sa barque. Jésus lui dit, donne-moi ta barque. Il se met dessus l'enseigne. Il lui dit, jette les filets par ici. Il dit, on n'a rien pris depuis euh, qu'on là. mais sur ta parole, je vais le faire. Ils remplissent la barque de poissons. Les barques débordent. Et Pierre, qu'est-ce qu'il fait? « Seigneur, éloigne-toi de moi. Je suis un homme pêcheur. » Jésus dit, « Viens, suis-moi. Je ferai de toi pêcheur d'homme. » Il laisse les deux barques remplies de poissons pour nourrir sa famille, pour prendre soin de tout son, toute sa famille. Il suit Jésus. Mais il sait qui il suit, hein? Ce pas un inconnu qu'il suit. Vous vous souvenez que c'est André son frère qui était le disciple de Jean-Baptiste qui lui a parlé en premier de Jésus. Et, et c'est lui qui l'a amené vers Jésus. Jésus lui a dit tu seras maintenant Cephas, c'est-à-dire Pierre. Hein? Donc il sait qui il suit. Il a renoncé à tout, il le déclare sa bouche, quoi d'autre Il a pleuré amèrement. Il ne s'est pas pendu comme Judas quand il a trahi, dit Marcel. Il a pleuré amèrement, on voit par là qu'il aime. Est... Et avant, avant de, de le trahir, qu'est-ce qui se passe? Jésus dit, vous serez tous, je serai pour vous tous une occasion de chute ce soir. Pourquoi? Parce qu'il est écrit, je frapperai le berger et les brebis seront dispersés. Pierre dit, quand tu seras pour... Les autres une occasion de chute là, moi non. Jésus lui dit avant que le coq chante trois fois, tu me renieras. Qu'est-ce qu'il dit? Jamais. Quand bien même il faudrait mourir avec toi, je te renierai pas. C'est ça sa conviction. Il est prêt à mourir pour Jésus. Oui Jean-Claude. Ça là c'est quelque chose. Quand ils viennent arrêter Jésus, Pierre est efface. À une foule, des gardes armés, il sort son épée pour exposer sa vie, défendre Jésus. Il aime, hein? Il le dit encore quelque part, vous vous souvenez des, des avec le jeune homme riche, là, Jésus dit qu'il est plus facile pour un chameau d'entrer dans le royaume que pour un riche. Puis il dit, mais voyons. Qui donc peut entrer dans le royaume? Les disciples lui posent la question, il dit aux hommes, cela t'est impossible, à Dieu tout est possible. Pierre pose la question clairement, entre nous là, nous qui avons tout laissé pour te suivre, qu'en sera-t-il pour nous? Là Jésus lui répond que vous serez assis sur les douze trônes, à juger les douze tribus d'Israël, mais il ajoute, et tous ceux qui, à cause de mon nom, ont quitté leur père, leur mère, leur frère, leur soeur, Leurs terres auront la même récompense. Donc quelque part, Pierre a quitté sa famille pour suivre Jésus. Disons que Pierre, il a renoncé à tout pour suivre Jésus. Il a mis son dépôt, sa confiance en Jésus. Mais il suit le Jésus qu'il comprend maintenant. Jésus est quand même, il est jeune, écoute, il est puissant en parole et en œuvre. Il nous envoie fait des miracles. Il a un bon avenir devant lui. Là encore du temps, je peux le suivre. Mais là, Jésus vient et lui dit, écoute, je vais mourir. Est-ce que c'est quand même naturel la réaction de Pierre? Je te suis, j'ai tout laissé pour te suivre. Ce que toi, tu me dis là, c'est que tu t'en vas mourir. Je fais quoi moi? As-tu pensé à moi? Je suis où là dans tes plans? Explique-moi. Parce que, écoute, non, non, non, non, ah, Dieu ne plaise là. Jamais, ça ne t'arrivera pas. C'est pas parce qu'il n'aime pas Jésus. Ça n'a rien à voir. C'est que Jean-Claude nous a présenté un homme animé par l'Esprit de Dieu qui fait des déclarations qui sont plus sages que lui, parce que ça vient de Dieu. Il dit, tu es le Christ, le fils de Dieu vivant, comme dirait Michel. Nous, nous sommes des vases de terre dans lesquels Dieu a placé son trésor. Ça ne veut pas dire que le vase est nécessairement digne du trésor. La déclaration vient de lui. On voit un homme animé par l'esprit. Et si on voit un homme qui a peur et qui est animé par la peur, par des émotions, par la crainte, parce ce que Jésus va appeler les pensées humaines. Et tout va ensemble, de toute façon. La, ça revient au même. Donc, Jésus vient de toucher, au Québec, on dit, il vient de toucher quelque chose quelque part dans le cœur de Pierre. Et, et, et ça fait réagir Pierre, ok? Et c'est, c'est naturel. C'est naturel que je suis auprès de toi, j'ai des aspirations, Jésus, je, je, je, je te vois d'une certaine façon là. Mais le plan que tu me décris là, qu'il faut que tu ailles à Jérusalem, ça ne me va pas. Et pourquoi? Tu n'es même pas obligé. C'est délibérément que tu choisis d'aller à Jérusalem. Es pas, rien ne te contraint d'aller à Jérusalem souffrir. C'est comme tu fais un choix délibéré d'aller souffrir à Jérusalem. Pierre ne comprend pas les plans de Dieu. Il vit des émotions par rapport à ça. Pourquoi j'insiste sur le fait que nous sommes dans un contexte où Jésus rencontre beaucoup d'oppositions, beaucoup de résistances? Parce que Jésus dit qu'il est venu faire la volonté de son Père. Il déclare la volonté de son Père. Quelqu'un lui dit non, tu n'iras pas. Il est exposé lui aussi à la tentation de désobéir à son père. Le diable l'a tenté, la société le tente. Au sein de ses disciples, il y a de la résistance aussi. Donc, l'homme qu'on a vu avec Jean-Claude animé par... Et ça nous ressemble, hein? Je ne veux pas nécessairement. Je parle de Pierre pour parler de nous. Qu'on a vu animé par le Saint-Esprit là, par moment, là, il est animé par autre chose, autre chose que le Saint-Esprit. On peut entendre. Dis-moi, si ça peut m'arriver. J'entends des prédications ici le matin. Je me sens tellement bien là. waouh, Amen. Merci Seigneur. Je sors d'ici. Se passe quelque chose? Ou peut-être en sortant en voiture, quelqu'un fait une mauvaise manœuvre, c'est plus la main de tantôt qui va m'animer. C'est totalement autre chose. Ça ne veut pas dire que je n'aime pas Dieu. Je l'aime, mais j'ai eu peur de mourir. Donc, Pierre résiste. J'aime bien comment ce qu'il va faire, Pierre, quand il résiste. Parce que moi, en tout cas, ça ça montre ce que moi, j'aurais fait. Ok Quand, à, à, au miracle des poissons, qu'est-ce qu Pierre va totalement s'humilier devant lui. Loin toi de moi, Seigneur. Mais ici, il, il le prend à part. Moi, je trouve ça courageux. Il le prend à part. Il va lui parler. Il va le reprendre. Pas parler, il va le reprendre, il va reprendre son Seigneur. Il croit, lui, il croit qu'il est le Messie. Il a dit plusieurs fois. Il croit qu'il n'y a personne d'autre qu'il faut suivre que Jésus. Parce qu'il dit, à qui d'autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Mais il le prend à part, à côté. Et ça, ça nous arrive. Ça nous arrive que, quand on n'est pas confortable avec une vérité, on, on veut créer une église à part. On, on veut créer un Dieu facile à suivre. On veut un Jésus facile à suivre. On veut créer, un, un, un, je veux servir, pas Dieu selon ce qu'il dit, mais comment je pense qu'il est, comment je le vois. Donc il prend Jésus à part pour, non, reviens, euh, reviens à ton bon sens, là. Tu, tu, ne, ne meurs pas, ne meurs pas. Mais Jésus veut que Pierre le suit, lui qui s'en va mourir. Et pourquoi? Parce qu'honnêtement, là, Pierre lui-même a besoin que Christ meure. Non seulement pour, pour son salut, nous tous, nous avons besoin que Christ meure. Mais le, la mission, le ministère que Dieu l'a confié à Pierre avant que Pierre vienne au monde, d'évangéliste, d'apôtre, ça prend que Christ meure. Pour que le plan de Christ s'accomplisse dans la vie de Pierre, Pour que les plans de Dieu soient manifestes dans la vie de Pierre, il faut que Christ meure, qu'il ressuscite des morts. Mais Pierre n'a pas compris que le Seigneur qu'il veut garder, il faut qu'il accepte de le perdre pour un temps. Tu veux protéger ton Seigneur, tu veux le garder avec toi, tu veux être avec lui, accepte de le perdre pour un moment. Et pour ça, tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu as besoin que de lui faire une pleine et entière confiance. Pourquoi? Parce que Pierre, comme chacun de nous, a besoin d'accepter, de souffrir un temps. Pour parvenir à un moment donné à se réjouir ensemble avec Christ quand il reviendra. Pierre a besoin de ce L'apôtre Paul va dire là, il va dire une chose très importante. Il va dire je je vais pas, vous, je vais pas le paraphraser, je vais vous le lire. C'est quelque part dans Corinthiens 4. Mais je ne sais pas dans quelle version le livre. Lui second, Christian Ok, lui second. <rire> 2, 2, 2, 2. Ne vous fâchez pas, ces 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 4, ok? Tu l'as lu ce matin? Tu as commencé à quel verset, toi? 3, bah moi je commence à 8. Bah oui, vous étiez à côté, vous? Que dit le Seigneur? Verset 8, nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à cause de Jésus, à la mort, afin que la vie de Jésus soit manifestée dans notre chair. Autrement dit, nous avons besoin d'accepter en faisant plaçant toute notre confiance à Jésus-Christ de renoncer à nos aspirations personnelles, à nos pensées, à nos peurs, C'est-à-dire, mourir constamment à nous-mêmes pour que la vie de Jésus, pour que la paix de Jésus, pour que la joie de Jésus un jour soit aussi manifestée dans notre vie. Ce qui nous retient, ce qui nous retient, c'est qu'en Pierre, Comment ils voyaient Jésus? Il ne le voyaient pas comme quelqu'un qui va mourir. Il faut qu'il reste. Ce qui nous retient, c'est on a besoin de renoncer à notre façon de voir les choses pour prendre la pensée de Christ, pour prendre la façon de voir les choses de Dieu. On a besoin de renoncer à nos projets, à nos aspirations. On a besoin de mourir, de laisser aller. Même quand ça apparaît, ça dit au Seigneur, pour Pierre, c'était gros, tu vas mourir à Jérusalem, je reste fait quoi en arrière sans toi, moi? Même quand l'obstacle semble gros, l'enjeu ici, c'est l'enjeu de foi. À quoi Pierre résiste, ici, là? C'est juste de suivre Jésus Christ dans la déclaration qu'il a faite. Il va le suivre, c'est sûr qu'il va le suivre. Il va le suivre. Mais le point, Dieu ne plaise, tu ne mourras pas, c'est l'expression d'une résistance. Et ça nous arrive tous de résister. Le problème de la résistance, c'est que si on ne s'en repent pas, elle conduit direct à la désobéissance. Si on s'en repent, comme Pierre, on va le voir tout à l'heure, on retourne à l'obéissance. On n'est pas épargné de ça. Saül était un nom de l'éternel, David était un de l'éternel. C'est la différence entre les deux, là, c'est que David ne résistait pas à Dieu. Pourtant, les deux avaient reçu la même onction pour devenir roi d'Israël. Et la cause de nos résistances, ça va souvent être la peur. L'émotion. qu'il faut embarquer les pensées humaines. L'ennemi attaque notre paix. La paix étant attaquée, on est troublé. On a peur. Alors on nuance. On dit Dieu dit, on dit oui, mais Dieu dit oui, mais... Non, Dieu dit, pourquoi tu résistes? Et une chose très importante, très importante, c'est qu'honnêtement la pierre, à sa place, je dirais Seigneur, on vient de le dire, Regarde, j'ai renoncé à ci, j'ai renoncé à ça, j'ai fait... T'en demandes trop un peu. Tu, tu m'en demandes vraiment beaucoup. J'ai renoncé à tout. J'ai tout quitté pour te suivre. Tu m'en demandes beaucoup. Je suis épuisé. Je suis abattu. Je suis dans la détresse. Je n'ai plus de force. Oui. Pierre aurait des arguments pour le dire. Bien plus que moi, il a suivi Jésus. Concrètement, il a tout laissé, il suivre. Je suis là, Seigneur. Pourquoi tu m'en demandes encore? Un... Oh. Pourquoi toujours moi? Hmm? Pourquoi toujours moi? Pourquoi il faut toujours, à chaque fois que je pense être arrivé, là, quelque part, il faut toujours que tu m'amènes une nouvelle épreuve difficile. Pourquoi toujours moi? Il aurait des arguments de le dire à Jésus-Christ. Mais l'affaire, c'est que Jésus-Christ en va donner sa vie. Il nous demande, nous aussi, de faire le même chemin, donner notre vie. Pierre n'a pas encore donné. Jésus va donner la sienne. Hébreu va nous dire, vous n'avez pas souffert jusqu'au sang. Okay? Ce n'est pas que Jésus demande plus, pour le plaisir de demander plus. C'est que le chemin qu'il fait, il y a un prix à payer si on veut le suivre. Sauf que, en le suivant, il ne, il, il, il ne pointe pas toujours nos yeux aux épreuves. Il nous appelle à regarder à la finalité, la récompense qui vient avec. Donc, quand on arrive au verset... Là, Christian, je retourne dans le semeur. On arrive au verset... Euh, au verset 24. Jésus, là... Je reviens pas sur l'aspect que Michel abondamment a couvert l'aspect que ici c'est pas c'est pas Pierre mais l'ennemi là l'ennemi ici c'est pas Pierre mais Dieu l'a nommé Satan Michel a enseigné dessus c'est que moi je veux juste faire ressortir ici c'est la résistance c'est le cas et Jésus s'adressant à ses disciples ce n'est plus à Pierre si Jésus s'adressant à ses disciples dit si quelqu'un veut marcher à ma suite Qu'il renonce à lui-même, qu'il se de sa croix et qu'il me suive. Renoncer à lui-même là, c'est parce que depuis que je suis jeune, j'ai conçu des attentes, j'ai des façons de voir le monde. Mon cœur a été forgé en fonction des coutumes, des traditions, des cultures familiales qui ne sont pas de Dieu. J'ai des aspirations, j'ai des désirs qui ne sont pas de Dieu. Et ce que Jésus pointe ici, c'est la pensée. L'Écriture nous dit que nous avons la pensée de Christ. C'est tes pensées ne sont pas de Dieu. Difficile de suivre Dieu sans marcher en conformité de la pensée de Dieu. Si on n'a pas animé par les pensées de Dieu qui produisent en nous une paix, une émotion saine, on va toujours Avoir la tentation de résister. Et Jésus dit, quiconque veut marcher, qu'il renonce à lui-même. Ça ne veut pas dire, va te jeter sous le pont, Jacartier Toi, chaque soir, à l'intérieur des quatre pièces de ta maison, tu as certainement des projets. As-tu prié avant? as Et les as-tu placés devant Dieu? As-tu validé? As-tu cherché la sagesse de Dieu? Et là, Jésus s'adresse à ses disciples. Il dit, si vous êtes préoccupé à sauver votre vie, verset 25, celui qui est préoccupé de sauver sa vie la perdra. Ça devient de plus en plus évident et nécessaire d'avoir la pensée de Dieu. Parce que l'enjeu est, je l'ai ou je l'ai pas. Je, je perds ma vie ou je gagne ma vie. Il n'y a pas comme une zone grise. Si tu es préoccupé à sauver ta vie, tu seras malheureux. Mais, si tu la perds à cause de moi, tu la retrouveras. Mais faut encore là accepter de la perdre. Un temps, parce qu'il dit tu la retrouveras. faut accepter de renoncer pour faire confiance à Dieu. Marcel dit qu'il faut s'encourager. Il dit que les épreuves, c'est temporaire. Oui, Jean-Claude. Jésus, quand il parle, il va mourir. Il des personnes qui ne sont pas encore... Hum hum. Les eux, aussi, doit un Tout le monde a compris? Pour l'enregistrement. Ce que Jean-Claude dit, Jean 1, 3, 16. 1, Jean 3, 16, oh mon Dieu. C'est que nous sommes appelés à donner notre vie pour les autres. Et nous, si nous sommes concentrés sur nous, le témoignage est affecté. Et Jésus ici s'apprête à dire, à mourir pour des gens qui ne sont pas, techniquement pas ses frères. Ils ne sont pas à la prophétie, mais à cet instant, maintenant, ils ne le sont pas. Et nous sommes appelés à mourir pour des gens qui ne sont pas nos frères. Et si nous sommes concentrés à nous, sur nous, sur notre fatigue, notre abattement, notre faiblesse, Comment allons-nous faire marcher sur le même chemin que Jésus-Christ? Oui, Hélène. Oui Jean-Claude. Oui, Christian. <rire> ah, ça comprenait ça. Ouais. Ça reste que ça, ça me désengage. Je suis mort parce que, service, je ne veux pas vous juger, madame. On ne te croirait pas, de toute façon. <rire> en pour en Amen. Oui, Michel, tu avais la main levée. De Corinthiens 5, 14. Alors Michel nous suggère 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 14 à 15. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Et ressuscité pour eux, oui. Pour eux. Le Seigneur va dire quelque part ailleurs, au travers de Paul, Christ meurt pour moi chaque instant dans Galates. Alors, nous aussi, nous avons besoin constamment de renouveler notre engagement à Christ. Je vais vous lire un passage, un texte, après je vais finir avec ça. Parce que ça vaut la peine de, de comprendre que quand Jésus répond aux, aux disciples ici, là, il n'est pas du tout en train de leur adresser un reproche. Il dit, regardez, il met en évidence leur cœur. Il met en évidence nos cœurs dans le but de nous pointer non pas aux circonstances présentes ou dire les choses auxquelles nous sommes attachés aujourd'hui, mais la rémunération à venir et la rémunération à venir il va en parler dans le il va en parler euh, au verset euh, au verset 27 après leur avoir dit écoutez même si vous avez les les, les projets les plus faramineux que vous réussissez à gagner le monde entier là, si vous perdez votre âme cela ne vous servira de rien et vous ne donnerez jamais rien qui puisse racheter vos âmes On comprend, je dis, que le seul prix rattaché au rachat de nos âmes, c'est le sang de Jésus-Christ. Il va le dire au verset 27, parce que le fils de l'homme viendra dans la gloire de son père. Alors, il rendra à chacun selon ses œuvres. Persévérez, suivant le Seigneur, persévérons, parce que le Seigneur est fidèle, il revient. Peu importe la nature de l'obstacle, de l'épreuve. Ébréve a décrit notre foi comme quelque chose que nous possédons comme une ancre de l'âme qui va au-delà du voile, hein, qui va au-delà des choses qu'on peut voir. C'est une ancre de l'âme qui va au-delà du voile. Elle traverse les cieux là où Christ a à, à, à frayé un chemin nouveau pour nous, parce que Christ a traversé les cieux. Il est allé jusqu'à son Père il s'est assis à la droite de son Père. C'est un chemin que nul sur la terre n'aurait pu tracer pour nous. Et notre foi traverse les cieux, au-delà de tout obstacle. Et cette foi pleine, entière, nous devons la placer en Jésus-Christ. Peu importe ce qui nous paraît comme être une épreuve. Et parce que Jésus veut qu'on s'y attache, sachant qu'il revient. Et que nos efforts, notre persévérance, sont rattachés à un grand prix que rien au monde ne vaut la peine de concéder pour ce prix-là. Le, le Pierre ici là maintenant, si on lit Pierre, je, je discutais avec Michel vendredi, dit quand tu lis un Pierre là, c'est comme s'il avait écrit après avoir vécu cette épreuve. Parce que Pierre, un Pierre, ça ne parle que de ça. Ça parle de persévérer, sachant les prix. la rémunération qui vient. Un Pierre va nous dire, je vais vous le lire. Juste pas pas un Pierre complet. Parce que moi j'allais finir. Je vous le lis du verset 3 au verset 1. Un Pierre 1. Non, moi je vais pas chercher loin. Un Pierre 1. 3 à... Bah, je vais dire jusqu'à 7. Vous y êtes? Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande compassion, il nous a fait naître à une vie nouvelle, pour nous donner une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ. car il a préparé pour nous un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre sa beauté. Il le tient en réserve pour vous dans les cieux, vous qu'il garde par sa puissance au moyen de la foi, en vue du salut qui est prêt à être révélé au dernier, à la fin des temps. Voilà ce qui fait votre joie. Même si actuellement, il faut quoi Que, que vous soyez attristé pour un peu de temps par diverses épreuves. Pour un peu de temps. Encore là, il faut accepter d'être attristé temporairement. Il faut l'accepter. Ces épreuves, verset 7, celle-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. Le feu du créateur n'éprouve-t-il pas l'or qui, qui pourtant disparaît un jour. Pourtant, votre foi, qui a résisté à l'épreuve, a une valeur beaucoup plus précieuse. Elle vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Voilà la rémunération pour ceux qui persévèrent. Pour ceux qui persévèrent. Donc, le but ce matin... Nous sommes tous à différents niveaux dans la foi. La parole de Dieu s'adresse à tous. Aux enfants, aux sages, aux intelligents, aux insensés. C'est la même exhortation qui est adressée à tous. Autant à ceux qui croient, autant à ceux qui ne croient pas. Si quelqu'un entend l'évangile de Jésus-Christ, qu'il ne résiste pas. À cet évangile est rattaché à un grand prix. Ce n'est pas bien de nuire à son âme en disant J'ai trop à perdre. J'ai trop. Je n'ai pas envie de suivre Jésus-Christ. Parce que je ne veux pas perdre le contrôle de mes affaires. Adieu ne plaise. Cela ne m'arrivera pas de perdre le contrôle de mes affaires. Pierre l'a vécu, nous le vivons, Jésus-Christ reviendra. Il a vu, après qu'il est ressuscité des morts, nous le verrons nous aussi face à face. Et si quelqu'un est dans la foi et qu'il a des luttes, l'exhortation, là, c'est persévérons à être animés par les pensées de Dieu. Ne cédons pas à la peur, ne cédons pas aux mauvaises émotions. Ne résistons pas. Soyons humbles devant Dieu. Acceptons. Pour les apôtres, c'est comme si souffrir pour Jésus, mais de toute façon c'est écrit. Il vous a été fait la grâce, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. C'est une grâce. Et c'était dit encore avec, plus, avec bien plus de persévérance quand Pierre va dire que c'est un honneur pour souffrir lorsqu'on souffre injustement. Il y a aucun honneur à souffrir pour avoir comme une faute. Aucun. Mais lorsqu'on souffre parce qu'on veut obéir à Dieu, c'est une grâce, c'est un honneur, c'est une joie. C'est pas quelque chose où je vais m'attrister de dire, oh, ça fait trop. Pourquoi toujours moi Hier, moi, il fallait que c'est moi qui cède. Aujourd'hui encore, c'est moi qui dois céder. Pourquoi c'est toujours moi qui cède C'est pas ça, c'est pas ça pour Dieu. Pour Dieu, là, si c'est pour Christ que je cède, c'est un honneur, c'est une grâce, c'est une louange. Et c'est ça l'encouragement qui nous est adressé ici. Ici, là, c'est pas Pierre, c'est le cœur de l'homme. qui est mis en évidence. Amen.